Unité 0, leçon 2, exercice 6. Écoutez et répétez. A. Je m'appelle Mélanie. B. Vous vous appelez Greg C. C'est un artiste. D. Elle s'appelle Anna. Au revoir, Anna